Merci à Stéphane, bonjour à vous tous, comme tous les dimanches, on a l'habitude de se retrouver en ce dimanche 26 août pour la mission Party After, on est ensemble jusqu'à midi, c'est Pascal Mancini, pour commencer cette première heure, voici tout de suite Alanis Morissette. Party After avec Pascal Mancini, chaque dimanche 10 h midi sur Galaxy. pour Fyder avec le titre Rise merci de votre fidélité vous écoutez Party After un ensemble jusqu'à midi The rhythm. Feel it now. Les personnes qui viennent de nous rejoindre, bien sûr vous êtes sur Galaxy, c'est parti After avec Pascal Mancini, je vous emmène sur le cap des midi et tout à l'heure, c'est Tom que vous retrouverez tout à l'heure aux alentours de midi pour une session, à où c'est côté sortie ce soir, si vous voulez sortir en club, pourquoi pas, à l'Escape Concept avec les fameuses soirées The Right Light District, avec Dave, Luc, Kevin et Oguianton au platine, donc une petite idée de sortie pour ce soir, l'Escape Voici tout de suite en souvenir, Josh One sur les ondes intergalactiques, ne bougez pas, on se retrouve juste après ces quelques informations de proximité présentées par Stéphane Laroche. Le cirque du bout du monde propose un atelier d'initiation aux arts du cirque ainsi qu'un spectacle féerique, Mambo Circus, où jongleurs et torches enflammées vous émerveilleront. Rendez-vous ce dimanche 29 juillet auprès du N d'Armentière. Plus d'infos, 030 44 04 60. Randonnée familiale, la Roll Parade, programmée ce dimanche 29 juillet. Départ 15h, place de la République à Lille. Deux boucles au programme, selon vos envies et niveaux. Inscription préalable indispensable, 030 56 71 61 ou contact arrobase DJ Majowski. expose ses œuvres jusqu'à ce dimanche inclus à la chapelle Saint-Prix de Béthune. Cet artiste vous invite à découvrir ses peintures à l'huile où s'entremêlent énergie, plaisir et intemporalité. Entrée libre, plus d'infos 0321 56 74 23. L'exposition « Que la lumière soit » bat son plein et est visible jusqu'au 2 septembre au Musée des Arts et Traditions Populaires de Waterloo. Une exposition sur l'histoire de l'éclairage préélectrique, les améliorations apportées au fil du temps ou encore l'étude de l'éclairage jour et nuit. Entrée libre, horaire d'ouverture 030 81 59 50. Retrouvez toutes ces infos et bien d'autres encore sur galaxyfm.com. Galaxy Weekend. avec le titre Standback, c'est la version instrumentale, un petit coup de trance on voit ici tout de suite, voici en souvenir pop avec le titre Today Merci de votre très très grande fidélité. Galaxy vous donne l'heure, il est pile poil 11 heures. Galaxy, Galaxy. Galaxy. 95.3 After avec Pascal Mancini chaque dimanche 10h midi sur Galaxy. But Bien sûr, vous êtes sur Galaxy. À l'instant, c'était Arkane Somewhere. C'est parti after l'émission qui fait du bien aux oreilles. Voici tout de suite la première nouveauté. C'est Jorgen Pap avec Willow sur le label Compact. électronique à l'instant avec Pressure Man avec le titre Man sous le label PM juste avant de retrouver Stéphane Laroche pour les informations précises, et voici tout de suite une autre nouveauté, c'est Adam K avec le titre Twilight Vous passez un agréable moment À l'instant c'était Adam K Avec le titre Twilight, une petite merveille C'est ça, un after D'abord les oreilles, on les agresse pas On les stimule Et on se retrouve juste après Stéphane Laroche Qui présente les quelques informations de proximité Exposition d'été Alice au pays d'Anthony Brown, visible actuellement jusqu'au 25 août à la bibliothèque municipale de Waterloo. Une exposition et de nombreuses animations réalisées en collaboration avec l'association Couleurs. Venez découvrir un géant de la littérature enfantine et devenez vous-même acteur en vous mettant en scène. Livre d'accès, les horaires d'ouverture sont disponibles au 20 81 66 38. L'ASNAPIO, le parc archéologique de villeneuve d'Ascq, propose des stages tout l'été. Archéologie en herbe, découverte de la chasse à l'alimentation, bref autant de stages et de façon concrète et ludique de découvrir le passé en amenant les enfants à refaire les gestes de nos ancêtres. Inscription 030 47 21 99 L'office de tourisme de Marchienne organise des visites guidées du patrimoine de la ville et notamment de son abbaye de façon ludique. Une demi-heure pour flâner, au cœur même de l'ancien monastère, lecteur MP3 aux oreilles, pour ne rien manquer des indications et anecdotes comptées par des comédiens professionnels. Inscription 03 27 90 58 54 ou sur ot-marchienne.fr Retrouvez toutes ces infos et bien d'autres encore sur galaxiefm.com Galaxy Weekend On continue sur Galaxie, Galaxie. courir avant tout le monde à l'instant c'était Kiko avec le titre Electric Bird c'était le coup de coeur de cette émission un nouveau coup de coeur en effet voici tout de suite Dimo avec le titre Unlimited c'est juste ça vient juste de sortir et c'est sous le label Tool Room dernière ligne droite pour cette émission party after. Je vous remercie d'avance de l'avoir si vite en quelques minutes. C'est Tom que vous retrouverez sur les platines de Galaxy pour une session electro house, suivi de Michael H pour la session Trans. Ralph, Greg suivront Mandré et pour terminer Sick pour la session hardcore. normal terminé cette émission avec un grand standard, c'était Joté Vanelli avec la voix de Sia Play wins the voice. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Je vous donne rendez-vous bien sûr la semaine prochaine pour une nouvelle émission Party After. N'oubliez pas que ce soir L'Escape Concept est ouvert pour les saize the light district, bienvenue dans le plus chaud quartier d'Amsterdam avec Dave, Luc, Kevin et Yonton Pour les petites sorties du soir, donc L'Escape Concept et n'oubliez pas l'entrée est gratuite avant minuit. Voici tout de suite celui qui prend la relève. C'est Tom pour les sessions électro. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Bon après-midi à l'écoute de Galaxy. Je vous souhaite bien sûr une excellente après-midi. Voici tout de suite Tom.